Presque haïku. L'Alsace est une région. J'irai d'abord à Strasbourg, puis le lendemain à Gupulé. L'Amérique est un continent. J'irai d'abord à New York, puis le lendemain à Boston.